Bonjour Marie-Hélène, mon nom est Janine Graff. Je suis malade et je ne pourrai pas assister au cours de français. Je ne peux pas prévenir mon professeur, Le Lepage. J'ai perdu son adresse électronique. Pourriez-vous laisser un message dans sa boîte à lettres pour lui laisser savoir que je serai absente? Merci de votre aide. Mon numéro de téléphone est le 543-3437.